Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce rendez-vous métallique où on va se décrasser les secondes pendant deux heures avec plein de choses. Puisque ce soir j'aurai cinq nouveautés à vous proposer et aussi des, des, des retours et des détours par des choses qu'on a passées ces dernières semaines car il y a eu quand même une activité quand même très riche en ce qui concerne notre activité musicale d'ailleurs. Comme toujours, j'ai envie, envie de dire. Bon, si vous êtes chez vous en train d'écouter, c'est que vous connaissez l'émission, donc vous savez que ce soir, c'est comme toutes les semaines. On fait un petit brassage sur tous les gens et sous genres et sous-genres qui composent notre style musical préféré. et bien, on va commencer tout de suite avec euh, du heavy metal pur jus made in Germany, avec euh, un groupe légendaire qui est toujours là après presque 50 ans d'activité, C'est Accept, qui a sorti un nouvel album, là, il y a 15 jours, qui s'appelle Humanoid. Et on va commencer tout de suite avec euh, Frankenstein. Et non, pas de bol. C'est pas Frankenstein que je voilà, maintenant, il est. extrait de The Mandrake Project, le fabuleux dernier album de Bruce Dickinson, Mistress of Mercy. Bruce Dickinson qui sera en concert dimanche 26 mai à l'Olympia pour un concert qui est vraiment sold out, qui promet vraiment d'être passionnant. Et d'ailleurs il sera au Hellfest à mon avis à une haute place aussi, ça va promettre un très bon concert également juste avant Bruce Dickinson euh, légende du métal allemand qu'on ne prend plus accepte et son tour c'était le morceau Frankenstein et bien on va se faire la première nouveauté de la soirée avec euh, le groupe Near Death Experience alors peut-être que ce nom va dire quelque chose aux plus anciens de la... qui ont connu la scène musicale Rock Orleanese des années 90 on se dit ah ça y est le groupe de Metal Indus vient de faire son retour et non tout faux si le nom est le même celui-ci n'a absolument rien à voir puisqu'il vient de Nantes Il existe depuis seulement 2022 et c'est son premier album qui est sorti il y a quelques semaines. Cet album s'appelle donc Brief Is The Light. Alors musicalement, là on est comme très loin du Near expérience Experience orléanais qu'on a connu puisqu'on est dans un mélange de, on va dire, simplifié, euh, parce que c'est plus complexe que ça, entre Paradise Lost et les premiers albums de The Gas Ring. Voilà pour vous citer l'ambiance, c'est-à-dire comme des guitares très lourdes et puis des chants très mélodieux. Enfin bref, pour un premier opus. Euh Quand même, il y a du, c'est du très bon. Envie de découvrir tout de suite Eh bien, on va se faire donc le titre de l'album. Brief is the light. The light started to appear, and that's when I realized that this was death. This was my death. When I died, I was 31. What I experienced from that moment on just changed my life forever. My name is Betty J. Edie. I am 78 years old. I had a near-death experience. My name is Jesse Sawyer, and I've had a near-death experience. Light, c'est également le titre du premier EP de Near Death Experience. C'est également donc la première nouveauté pour Electric Shock ce soir. Eh bien, comme on vous gâte, on va vous en refaire une deuxième nouveauté avec un groupe qui s'appelle Bulweria, qui existe depuis 2010, qui a sorti un premier album en 2012 et après, euh, plus rien. Et là, il y a quelques semaines, il vient de sortir un nouvel EP avec un nouveau line-up, un EP de six titres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire que Musicalement c'est la bio dit pour fans de Slayer, Meshuga, Scarve, ouais c'est pas faux, mais en même temps ça peut penser à Gogira, plein d'autres choses, du post-rock aussi, comme ça se fait beaucoup. Donc on va se faire un petit extrait de ce EP éponyme qui s'appelle donc le morceau. C'est We All Share the Same Fate. Et c'est sur cette fin étrange que s'achève « Dead Ends Lead to Somewhere », extrait de « Dragging Bodies to the Fall », le premier album de Junon. Juste avant, donc, une nouveauté, la deuxième de la soirée, c'était donc euh, « Bulweria » avec son EP éponyme et le morceau « We All Share the Same ». Changeons complètement de registre maintenant à quelque chose de beaucoup plus « soft » en regardant les concerts, j'ai vu que Pendragon allait revenir à Paris mardi prochain au Trabendo, continuer sa tournée quelque peu avortée de Love Over Fear en 2020, puisque bon, bah, le Covid était passé par là. D'ailleurs, ça avait été le dernier concert que j'avais fait avant de pouvoir reprendre en 2022, au mois de mars. D'ailleurs, jusqu'au dernier moment, je me demandais si le concert allait avoir lieu, mais fort heureusement, comme le groupe euh, n'attirait pas plus de 500 personnes, et d'ailleurs la salle où ils étaient, c'était un marque qui ne peut pas accueillir plus, le concert a pu avoir lieu, on a pu faire ouf et en profiter une dernière fois avant euh, bon ben, ce qu'on sait. Donc Pendragon donc, nous revient donc continuer sa tournée avortée et pour ça on va revenir à l'album Love Over Fear qui est donc leur dernier album sorti en 2020 et on va se faire un morceau sublime qui s'appelle Who Really or We ce We Really Or We, extrait de Love Over Fear, le dernier album de Pendragon, sorti en 2020. Oui, déjà ça, a 4 ans. Et Pendragon, qui sera en concert à Paris et au Trabendo, mardi prochain. On va continuer maintenant beaucoup plus rock avec quelque chose qui qu était la semaine dernière. On va faire un petit bond dans le temps, puisqu'on va se retrouver en 1979 à San Francisco, où Shakin Street jouait au Old Waldorf, donc Shakin Street, groupe franco-américain qui a eu une courrière courte mais c'est devenu vraiment culte et là récemment est sorti donc un live de cette époque là où le groupe était à, donc à la croisée des chemins Rose de Boss venait de les rejoindre, ils n'avaient pas encore sorti leur deuxième album mais ils en jouaient déjà en live lors de ce concert donc qui avait été enregistré à l'époque pour une radio locale on va se faire donc les deux petits brûlots donc du futur album de Sheikin Street tout d'abord I want to box you et i want to box you donc deux extraits du live scarlet de hall august 1979 de street eh bien on va se faire la troisième nouveauté de la soirée avec un truc soait un, un projet un petit peu étrange qui s'appelle great white shark alors great white shark c'est un one band allemand qui propose un sort de rock alternatif alors david naville c'est le gars qui donc fait tout Il a déjà sorti un premier EP en 2021 qui s'appelle time to be Et là, il y a quelques semaines, il nous vient de ressortir un nouvel EP qui s'appelle Love Your Mother, donc qui nous va nous intéresser ce soir. Alors, à quoi ça ressemble, Great White Shark C'est ambigu. En fait, c'est un mélange de rencontres rock alternatives des années 90 avec un mélange d'électro. Parfois, il y a un peu de new wave dans tout ça. Ça pourrait être intéressant, mais il y a des bonnes idées parfois. Mais je trouve que c'est un, un peu monotone et qu'il bon, y a encore du boulot. Mais enfin, bon, c'est quand même... À vous juger donc, extrait de cette EP Love Your Mother, The Night Is Mine. l'extrait de « Baise le monde », le dernier album de « Run, Ronnie, Run ». Juste avant, euh, troisième nouveauté de la semaine, le groupe allemand, enfin, le one-man band allemand « Great White Shark » et son EP « Love Your Mother », c'était « The Night is Mine ». Et il est déjà 19h55 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, et oui, bientôt déjà, une heure de passé, c'est vrai que ça va très très vite, euh, quand on est en bonne compagnie, qu'on a de la bonne musique... Et tout à l'heure, d'ailleurs, dans mon empressement, j'ai oublié de vous dire que bah, ce soir, j'allais pouvoir vous présenter la première partie de l'interview que j'ai eu la chance de faire avec Christian Zouille de Sortilège et Olivier Spitzer, ça c'était juste avant leur concert à Cléry... Le 13 avril dernier, d'ailleurs, encore une fois, un grand merci à Chris et à toute l'organisation Crick for pour m'avoir permis ce moment historique pour moi, car attirer euh, une idole de jeunesse, ça fait quand même toujours euh, quelque chose. Voilà. Donc voilà, donc, euh, petit retour en arrière, on était donc le 13 avril dernier à Cléry, juste avant le concert de Sortilège. Je suis à Cléry-Saint-André pour un moment historique dans Electric shock. Je suis en compagnie de Christian Dizouille de Sortilège et de son acolyte Olivier aussi du groupe. Bonjour, bonjour. Alors, euh, les questions, je vais un peu improviser aussi sauf que ça, ça me soutient, plus qu'autre chose. Voilà. Comment et comment s'était en fait la reformation de Sortilège Euh, ça a été à la suite d'un concert euh, qu'on a fait, hein, que, que le, le groupe qui faisait un tribut pour Santillage a fait au Petit Bain, il m'avait invité pour faire deux, trois chansons, et euh, devant euh, l'enthousiasme du public, euh, j'ai cédé pour, euh, pour, euh, pour refaire, euh, reprendre du service et puis, et puis euh, continuer à de faire des choses. À l'époque, il y avait notre futur, euh, les ondes disques euh, Mehdi qui était donc par Mehdi. et qui ont, en voyant la balance nous a dit, n'est pas illégal, il faut absolument que vous votre truc parce que vous bon, ne pouvez pas commencer à le public, etc. On a dit bon bah ok, on, on va le faire et puis on a, on a essayé. Voilà, premier jeu. Voilà. En fait, du coup, bon, il y a eu beaucoup de problèmes parce que vous étiez reformé avec la formation d'origine. Il y a eu des clashs divers euh, et c'est varié. Du coup, quand ça s'est avéré impossible de faire la reformation vraiment d'origine, est-ce que tu t'es dit, bon, je laisse tomber ou au contraire, c'est de te donner de la gnac en disant bon, j'ai mis trop loin, maintenant, il faut que... Non, non j'étais prêt à tout larguer euh, c'est euh, Olivier, ici présent qui m'a remis de pierre étrier parce que, il m'a dit, ouais, il faut continuer il faut continuer, tu sais, on a commencé à se disputer avec l'un, avec l'autre et, et euh, Olivier m'a dit, mais non, non continue, continue, continue Je n'étais pas, pas, pas dans l'équipe euh, parce que parce qu'il moi, c'était depuis 25 ans Et euh, à un moment donné, euh, il a fallu que je fasse un choix, et le choix a été de, de travailler avec Olivier, et puis de, de, de voler de mes propres ailes avec Sentilège. et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'est Olivier qui m'a mis pilote piloterie, sinon moi je suis tomber, s'il n'avait pas été là, euh, c'est clair. Donc c'est toi on peut dire, l'instigateur euh, de la non, reformation Non, comme je disais, ça fait 35 ans qu'on se connaissait, on a participé en moment, on seul avec. Euh, Les accepts de casse pour monter sur scène en 2009, Voilà, on a toujours été en relation, ils vont de temps en temps à la maison, euh, quelques chansons, etc. Donc l'occasion s'est présentée, comme le seul engouement qu'il pouvait y avoir et l'engouement qui existait. C'était une très belle euh, opportunité de, de vivre des bons moments pour lui. C'est pour ça que je lui ai, ai dit, ça ne sera pas le genre d'occasion. Ça va être super, vous allez avoir des bons moyens, vous, vous avez mes choses qui vont s'occuper de vous, il y avait deux partenaires qui vont s'occuper de son pillage ici. Donc, ça va partir pour d'autres, pour son intérêt à lui, je trouvais ça, c'est Parce que, moi, là, la réaction que j'ai eue en tant que fan, c'est une reformation avec un seul membre d'origine. Oui. Je ouais. que, ça, chez moi, ça a eu ouais. un petit peu de mal à passer, ouais, quand ouais, même. C'était pas comme ça que c'était prévu. Ouais. Oh, c'était pas, pas, pas prévu du tout comme ça, avant le départ. Oui. Euh, on est allé chercher, quand même, un des membres du de groupe à Los Angeles. On s'est déplacé. On, on a passé une semaine là-bas pour le, le persuader de revenir, etc. Et puis quand on... Quand il est revenu deux mois après, on s'est aperçu qu'en me n'avait plus de niveau, il savait plus jouer, et, et c'était un peu n'importe quoi, donc moi, euh, fort de ça, moi, je ne suis pas là-dedans, et puis après, tu sais, quand ça commence, c'est après, et puis il y a eu des clans qui se sont, sont faits, j'ai subi des trahisons, d'où la chanson Trahison, euh, et puis voilà, et à un moment donné, tu te dis, bon, stop, je ne peux plus travailler avec eux, c'est pas possible, mm -hmm. je les retrouvais même il y a 40 ans, ils n'ont pas changé. Mais c'est derrière fait. C'est ouais. pour ça que ce n'est pas l'expérience qu'on peut avoir nous, en tant que membres additionnels où on a fait tellement de choses qu'on est plus capable d'accepter de, beaucoup des compromis, ou de comprendre les choses qui ne fonctionnent pas comme il faudrait qu'elles fonctionnent, parce que ça fait 40 ans qu'on avait à le faire. Ce qui n'était absolument pas le cas de, de leur équipe à eux, qui avait laissé une situation 86 1986, et qui, pratiquement, 40 ans plus tard, la reprenait, sans avoir vécu ces 40 années où, où il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, humainement, ça ne faisait pas... Ça ne le faisait pas il y a 40 ans. Je ne vois pas pourquoi c'est le reforme. On, on a, a essayé, hein, parce mmh. que, là, on mettait les moyens. Mais c'était l'intérêt du public d'avoir la formation d'origine, oui. Et du coup, donc, se reformer avec euh, des jeunes musiciens, quelque part, et que avait des d'horizon extérieur, est-ce que ça n'a pas été quand même trop compliqué de se dire, bon, alors... Modifions le son sortilège de façon à ce qu'il soit quand même reconnaissable, mais ne pas en faire une ch chose trop moderne non plus, qui soit complètement différente, donc de trouver un juste ça milieu été, Ça a été, fait... été l'objet de l'album Félix. Félix, on a repris les morceaux de sortilège, Olivier les a réarrangés, réadaptés, remis à au carré, réenregistré, comme il faut, avec le son que tu Et on a fait dedans deux morceaux, Félix et haut qui sont en lien, un tampon entre l'ancien sortilège et le sortilège de 2.0. Et là on a réussi sur de Paris, grâce à cet album-là, ça nous a amené à faire tout naturellement Apocalypso. Donc c'était une démarche à petits pas, c'était une façon de dire au public, voilà ce qu'on propose maintenant, voilà comment on sonne maintenant. Et en fonction de ça, acceptez-le ou pas. Voilà. Et c'était sur les conseils de médium, encore une fois. La question, c'est que c'est pas en fait. L'acceptez-vous. Bon, faire. Non, mais après, je faisais pas là que vous mettez à disposition un produit qui ce que ça veut dire, bon, mais c'est au public que c'est évident. Pour Félix, c'est évident. Voilà, parce que euh, c'est Sémédi, la maison de disque, nice qui nous a proposé ça. Il dit les gars, vous allez reprendre tout le truc, il a écouté un ou deux morceaux qu'on avait repris, et il nous a dit, les gars, c'est chez moi vous fassier euh, un album avec les anciens morceaux. Et il y a eu un... Et justement, euh, maintenant, en ce qui concerne les textes Est-ce que tu es toujours inspiré par les mêmes choses ou du fait que la vie maintenant, les 40 ans qui s'est passé, parce que c'est pas ce sur qui ou d'autres choses pour inspirer. Plus ou moins par Moi, je, je, je suis un peu enfermé dans enfin, enfermé, C'est mon créneau. Je je suis incapable d'écrire sur la oui. vie quotidienne. Je trouve que la vie quotidienne c'est assez difficile comme ça pour que remettre encore un truc, elle, elle m'a quitté, et j'ai perdu mon job, et je me lève le matin, et je suis pas heureux. Moi j'ai envie de faire rêver les gens, j'ai envie de parler d'autre chose, tu vois. Avec un langage en plus, un langage vieux français, euh, qui, est ma, qui est ma marque de faire De toute façon, je ne sais pas faire autrement. Je suis incapable d'écrire une chanson d'amour. Euh, je ne sais pas faire autrement. Parce que ça pourrait être aussi des métaphores. Oh voilà, on va arrêter là maintenant. Vous aurez donc la suite la semaine prochaine. Donc restez bien à l'écoute la semaine prochaine pour la suite donc, de l'entretien que j'ai eu la chance de faire avec Christian et Olivier, donc de Sortilège, groupe français donc de légende. Allez, maintenant un peu de punk américain euh, qui lui vient de tirer donc sa révérence c'est le groupe Sum 41 qui vient de sortir donc son dernier album vraiment son dernier et donc qui fait sa tournée d'adieu qui passera à l'Accor Arena Hotel au mois de novembre prochain et c'est déjà archi complet donc euh, ben, pour ce faire ils ont fait un double album intitulé Heaven X Hell et on va se faire un petit extrait un petit truc sympa qui s'appelle Land Mines Tells me I'm wrong But you I never can tell The way you drag me ça c'est un extrait donc de Love Hate le dernier album de 51 et juste avant c'est Some 41 non, non, non mais eux sont américains et c'est extrait donc leur tout dernier album leur double album Even XL c'était Land On va se faire la quatrième nouveauté de la soirée, avec un nouvel album, enfin un nouvel album, si on peut parler comme ça, une espèce de compilation fourre-tout, j'ai envie de dire, de Blue Oyster Cult. Alors c'est vrai que Blue Oyster Cult, pendant presque 20 ans, ça a été le, le vide absolu en matière discographique, pourtant le groupe n'a pas arrêté de cesser de tourner, euh, donc principalement aux States. Et là, en 2020, bon, c'est vrai que pas de bol, avec le Covid, beaucoup de choses sont arrêtées. On a eu quand même pas mal de lives assez intéressants, d'ailleurs, qui étaient sortis à l'époque, euh, dont on vous a passé. Un très bon album studio, The Symbol Remains, euh, également, était sorti. Et puis là, vient de sortir un album donc, qui s'appelle Ghost Stories, mais qui est un nouvel album sans en être un en fin de compte, puisqu'il s'agit de vieux morceaux qui avaient été enregistrés à l'époque, entre 79 et 83, donc avec le line-up d'origine qui ont été en fait euh, redémixés re -dé grâce à une intelligence artificielle et enfin remis au goût, un peu au goût du jour avec quelques rajouts euh, des musiciens actuels enfin voilà comment faire du neuf avec du vieux Alors, ça donne du matériel un peu disparate et bon je dois avouer que 1983, 83 c'est pas la période que je préfère de Boy Sturkel, qui à cette époque là virait carrément ce qu'on peut appeler Aware, hard FM on était très loin des premiers albums d'ailleurs ça correspond aussi d'ailleurs à leur déclin euh, commercial aussi euh, également quoi enfin bref voilà enfin il y a comme des bonnes choses c'est comme intéressant ce qui me gêne un peu c'est que c'est censé être l'album qui boucle la boucle c'est serait censé être leur dernière leur album testament or terminer sur ce, cet album que je trouve pas spécialement réussi enfin bon voilà ça ça me laisse un peu sur ma fin quand même bon bon on se consolera avec The Simple Remains en disant que celui-là était vraiment le dernier album et que ça c'est une façon de dire au revoir quand même assez convenable mais il y a des choses intéressantes euh, dessus par exemple il y a des reprises euh, telles que We Got uh, Get Out of This Place qui figurait à l'époque sur le live euh, Some Enchanted Evening mais là en version studio donc extrait de Get, uh, de cet album Ghost Stories on va se faire la reprise des, des Animals par Blue Oyster Cult avec Ghost is a Woman, c'est extrait donc du, EP, donc du même nom. Juste avant, c'était donc la quatrième nouveauté de la soirée, le nouvel album de Blue Oyster Cult, Ghost Stories, composé donc d'anciennes chansons enregistrées entre 2019 et 1983 et remises au goût du jour. Là, c'était la reprise des Animals, We Gotta Get Out of This Place. Bah tiens, on va se faire un petit peu de métal progressif. On va revenir au groupe Simakia, qu'on passe déjà depuis quelques semaines. Et puis, si vous vous souvenez, on avait eu la chance donc de discuter avec... Mathieu, le leader du groupe, il y a quelques semaines, qui nous avait présenté un petit peu tout ça. Eh bien, ce soir, on va se faire le morceau The D'ailleurs, tiens, on va le dédier à l'ami Chris de de Prisma et du Chris Fest, que je remercie encore une fois pour m'avoir permis de faire l'interview de Sortilège. extrait de Project Eleven, le deuxième album de Simakia. Et il est presque 20h30 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Vous écoutez bien Electric Shock, l'émission métal comme tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Si vous commencez à avoir faim, eh ben ça tombe bien parce que là, je vais vous offrir tout Big Macs. Alors, vous dites, non, non, euh, on n'est pas sur la plateforme Uber. Non, non, je vous rappelle, une fois de plus, on est bien sur Radio Arc-en-Ciel et c'est bien Electric Shock. Alors, to Big Max qu'est-ce que je vous rappelle Effectivement, c'est pour nous, se nourrir, mais nourrir les oreilles. C'est l'association de deux guitaristes euh, avec, le, avec le Mac, puisque c'est l'association de Pat McManus et de Eric McFadden, qui viennent donc nous sortir un live à nouveau, qui s'appelle It Corsica Again, live in patrimonio 2023, qui vient de sortir. Alors, si vous vous souvenez, il y a quatre ans, on avait déjà eu un... Un live des deux de Big Mac enregistré en 2019 au même endroit. Seulement, ce, ce live c'était composé en fait un split album puisque la moitié c'était une partie d'un concert de Pat McManus et de l'autre de Eric McFadden. Même si l'un et l'autre venaient rejoindre l'autre pour jammer sur certaines reprises, et c'était sympa. Que là, c'est les deux ensemble qui jamment sur plein de reprises, sur du Jimi Hendrix, sur du Gary Moore, sur du ZZ Top, plein de choses donc pour ce soir je nous ai choisi une reprise acoustique de Almost Cut My Air de Crosby style Nash Young où la guitare d'Eric McFadden répond au violon de Pat McManus sur ce morceau qui lui donne une petite couche un peu celtique un petit peu étrange qui est pas mal du tout donc voilà pour la cinquième nouveauté de la soirée donc tout de suite Two Big Max, Pat McManus and Eric McFadden Yeah. It happened just the other day It was getting kind of long Could have said it wasn't in my way Something. Hey. 'Cause I have a flu. Get myself together. I'm gonna go get me some of that sunny California weather. Yeah, and I'll find a place to laugh, separate the weed from the chat. Il n'y a pas de quoi. Je vous l'avais dit. Superbe reprise de, du classique de Crosby, Stills, Nash Young par Too Big Max, donc l'association de Pat McManus et de Anne Eric McFadden, enregistrée à Patrimonio au Festival Nuit de la guitare l'été dernier. Extrait donc de l'album I Corsica Again, Live in Patrimonio 2023, si ça vous intéresse. Et c'était la cinquième nouveauté de la soirée. On va revenir maintenant, tiens, à l'album des Burning Heads, notre fierté locale, et son dernier album, le 16e ou 17e, je ne sais plus très bien, Embers of Protest. Et ils vont nous parler de Pyromaniacs. Vous en reconnu le classique de Green Day, Burnout. ça c'est une version démo qui figure dans le coffret euh, Dookie, qui est sorti en début d'année pour les 30 ans de cet album vraiment mythique. Juste avant, bah, les Burning Heads, eux, sont toujours actifs aussi, euh, malgré le poids des ans, je pense que la retraite elle est loin d'avoir sonné. La preuve avec ce nouvel album, Embers of Protest, et c'était Pyromaniacs, ce soir qui vous a... Nettoyer les oreilles. On va faire un petit tour maintenant. Picardie. On va retrouver le groupe Lucide et son album L'Adversaire. Et on s'envoie coercitif. C'était sûrement déjà la mais vivre tout cela est un détonateur. La vie est un combat Celui qui jamais ne se bat Aura toujours peur Quand la paix est sortie Quand le premier coup est parti Tu as senti l'hyverse Collier contre la vie Ou frapper son élément. See you. The Wire, avec un extrait du premier album Deep In Isles, c'était Head Down. Et juste avant, extrait donc de l'adversaire, le de l'album de Lucide, c'était coercitif. Il nous reste un petit peu de temps. Allez, on va terminer en, avec du furieux, du méchant, du black metal. On va revenir à l'album de Corvius, Corpus Diabolis, Elixiria Ecstasis. Et on va se finir le décrassage auditif avec Vessel Vabisma Lux Show tout un programme. Et après, on se dira au revoir. Cette ode à la douceur, c'était tout simplement Corpus Diabolis avec un extrait de son album Syria Ecstasy. C'était Vessel of Abysmal Luxury. Et c'était également le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Et bien on se retrouve normalement la semaine prochaine bien sûr pour encore des nouveautés et des surprises comme toutes les semaines. Mais restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel car la bonne musique continue maintenant. Et Electro Live se prépare, je ne sais pas ce que l'ami Christophe a nous préparé ce soir, on va vous découvrir ça tout de suite avec lui. Salut Christophe, qu'as-tu à proposer aux auditeurs d'Electro Live ce soir Salut, bonsoir à toutes et à tous. Avant d'aller s'éclater, euh, écoutez Fédère, euh, je vous propose un set. Euh, on va commencer par de la Funky House et puis on va aller progressivement vers de la House. Et on va retourner sur de la Funky euh, à la fin. Avec un premier titre, euh, pas du tout techno donc restez bien branchés Electrolife c'est tout de suite maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine Ciao